Un second gémissement la fit arriver sur le palier de la chambre. La porte était entr'ouverte elle la poussa. Charles dormait, la tête penchée en dehors du vieux fauteuil. Sa main avait laissé tomber la plume et touchait presque à terre. La respiration saccadée que nécessitait la posture du jeune homme effraya soudain Eugénie qui entra promptement. Il doit être bien fatigué, se dit elle en regardant une dizaine de lettres cachetées. Elle en lut les adresses. à messieurs Fary, Brelman et compagnie, carrossier. à un monsieur Buisson, tailleur, etc., etc. Il a sans doute arrangé toutes ses affaires pour pouvoir bientôt quitter la France, pensa-t-elle. Ses yeux tombèrent sur deux lettres ouvertes. Ces mots qui en commençaient une, ma chère Annette, lui causèrent un éblouissement. Son cœur palpita, ses pieds se clouèrent sur le carreau. Sa chère, Annette, il aime, il est aimé, plus d'espoir. Que lui dit-il Ses idées lui traversèrent la tête et le cœur. Elle lisait ces mots partout, même sur les carreaux, en traits de flamme. Déjà renoncer à lui Non, je ne lirai pas cette lettre, je dois m'en aller. Si je la lisais cependant. Elle regarda Charles, lui prit doucement la tête, la posa sur le dos du fauteuil, Et il se laissa faire comme un enfant qui, même en dormant, connaît encore sa mère et reçoit sans s'éveiller ses soins, ses baisers. Comme une mère, Eugénie releva la main pendante et comme une mère, elle baisa doucement les cheveux. Cher Annette, un démon lui criait ces deux mots aux oreilles. Je sais que je fais peut-être mal, mais je lirai la lettre, dit-elle. Eugénie détourna la tête car sa noble probité gronda. Pour la première fois de sa vie, le bien et le mal étaient en présence dans son cœur. Jusque-là, elle n'avait eu à rougir d'aucune action. La passion, la curiosité l'emportèrent. À chaque phrase, son cœur se gonfla davantage, et l'ardeur piquante qui anima sa vie pendant cette lecture lui rendit encore plus friand les plaisirs du premier amour. Ma chère Annette, rien ne devait nous séparer si ce n'est le malheur qui m'accable et qu'aucune prudence humaine n'aurait su prévoir. Mon père s'est tué. Sa fortune et la mienne sont entièrement perdues. Je suis orphelin à un âge où, par la nature de mon éducation, je puis passer pour un enfant. Je dois néanmoins me relever homme de l'abîme où je suis tombé. Je viens d'employer une partie de cette nuit à faire mes calculs. Si je veux quitter la France en honnête homme, et ce n'est pas un doute, je n'ai pas 100 francs à moi pour aller tenter le sort aux Indes ou en Amérique. Oui, ma pauvre Anna. J'irai chercher la fortune sous les climats les plus meurtriers. Sous de tels cieux, elle est sûre et prompte, m'a-t-on dit. Quant à rester à Paris, je ne saurais. Ni mon âme, ni mon visage ne sont faits à supporter les affronts, la froideur, le dédain qui attendent l'homme ruiné, le fils du failli. Bon Dieu, devoir deux millions. J'y serais tué en duel dans la première semaine. « Aussi n'y retournerai-je point. « Ton amour le plus tendre et le plus dévoué, « qui jamais ait ennobli le cœur d'un homme, « ne saurait m'y attirer. « Hélas, ma bien-aimée, « je n'ai point assez d'argent pour aller là où tu es, « donner, et recevoir un dernier baiser, « un baiser où je puiserai la force nécessaire « à mon entreprise. « Pauvre Charles, « j'ai bien fait de lire, « j'ai de l'or, je lui donnerai, « dit Eugénie. » Elle reprit sa lecture, Après avoir essuyé ses pleurs, je n'avais point encore songé au malheur de la misère. Si j'ai les cent louis indispensables au passage, je n'aurai pas un sou pour me faire une pacotille. Mais non, je n'aurai ni cent louis ni un louis, je ne connaîtrai ce qui me restera d'argent qu'après le règlement de mes dettes à Paris. Si je n'ai rien, j'irai tranquillement à Nantes, je m'y embarquerai simple matelot, et je commencerai là-bas comme ont commencé les hommes d'énergie qui, jeunes, n'avaient pas un sou et sont revenus riches des Indes. Depuis ce matin, j'ai froidement envisagé mon avenir. Il est plus horrible pour moi que pour tout autre, moi, choyé par une mère qui m'adorait, chérie par le meilleur des pères, et qui, à mon début dans le monde, ait rencontré l'amour d'une nana. Je n'ai connu que les fleurs de la vie. Ce bonheur ne pouvait pas durer. J'ai néanmoins, ma chère Annette, plus de courage qui n'était permis à un insouciant jeune homme d'en avoir. Surtout à un jeune homme habitué aux cajoleries de la plus délicieuse femme de Paris, bercé dans les joies de la famille à qui tout souriait au logis et dont les désirs étaient des lois pour un père. Oh Mon père, Annette, il est mort Eh bien, j'ai réfléchi à ma position, j'ai réfléchi à la tienne aussi. J'ai bien vieilli en vingt-quatre heures. chère Anna, « Si pour me garder près de toi dans Paris, tu sacrifiais toutes les jouissances de ton luxe, ta toilette, ta loge à l'opéra, nous n'arriverions pas encore au chiffre des dépenses nécessaires à ma vie dissipée. Puis je ne saurais accepter tant de sacrifices. Nous nous quittons donc aujourd'hui pour toujours. »